Ja... Losti... Tyria... Parce que comme toi j'ai regardé ces infos à la télé Parce que comme toi j'ai soupiré Puis j'ai dit je vais prier Parce que comme toi j'ai zappé J'ai juste fini de déjeuner Parce que comme toi j'ai pensé quelques minutes puis oublié Parce que comme toi je vis ma vie comme un pantin Sans me soucier De ces choses qui au-delà de mon pays peuvent se passer Parce que comme toi je n'ai pas le temps Où ouais, est juste une banalité A force d'entendre que dans le monde se passe tant d'atrocités Parce que voilà je me dis juste que ma foi je ne suis pas touché Mais j'en oublie d'où je viens Et le pays où je suis né Parce qu'on est tellement loin de la misère On pense qu'elle peut pas exister Parce néant pas avec une guerre On pèse pas le du motif. parce que parce que parce que parce que l'homme passe trop à lui on oublie ce qui l'entoure oh, parce que parce que parce que parce que, que, que l'homme d'aujourd'hui perd trop de temps dans ses discours Parce que bien sûr c'est plus facile de vivre dans son cocon Une main dans la poche et bien sûr l'autre dans son caleçon Parce que bien sûr l'homme est aussi devant le plasma dans son salon Parce que ses phrases paraissent futiles devant un match en pleine action Parce qu'on préfère se mettre mal les samedis soirs après minuit Pendant que d'autres crèvent la dalle avec 2 euros à midi Parce que bien sûr on peut pas tous se battre pour une cause Mais juste mettre un peu du sien pour faire avancer les choses Parce que ces génocides sanglants se passent pas qu'à la télé Parce que ces tueries d'enfants sont bien une triste réalité Parce que ce marché aux esclaves continue de perdurer Mais ce que peu de gens savent c'est que souvent les C'est à en cautionner, bah oui, faut pas croire que la misère s'est installée toute seule Certains sont portés garants pour que jamais elle ferme sa gueule Alors c'est bien plus facile de vivre quand on l'a tout Et certains hommes sont scrupules, font de la pauvreté un atout Parce que Parce que Parce que Parce que l'homme passe trop à lui et on oublie ce qui l'entoure Parce que Parce que Parce que Parce que, que, que l'homme d'aujourd'hui perd trop de temps dans ses discours Et parce que moi il m'a fallu partir pour le comprendre bouder le superficiel dans ces pays me rend Et ouais, parce que moi j'ai vraiment vu que les hommes sont pas tous égaux Que radicalement la vie change si on n'est pas sous le bon drapeau Parce que j'ai compris que beaucoup avanceront toujours au trop Et que même encore aujourd'hui ça dépend de la couleur de peau Alors je veux bien pour certains ce soit pas vraiment un drame Mais j'aimerais juste qu'on soit plein à tirer la sonnette d'alarme Et parce que si tu comprends pas, ouvre les yeux, tu verras Que le monde est immense et que la France elle ne l'est pas Que tout se passe pas près de chez toi Mais en fin de compte pas loin non plus Qu'il faudrait juste parfois sortir un peu les doigts de ton cul Et yo, represento a todos los países de América Latina Africa, Asia y del mundo entero Tu sabes, del mundo entero Parce que Parce que Parce que Parce que l'homme passe trop à lui on oublie ce qui l'entoure Que l'homme d'aujourd'hui perd trop de temps dans ses discours. Hey ya, hey Amor y paz, Palabra viva, Ya tú sabes, sabes, Los Chikilas representamos, representamos el mundo entero. El mundo entero.